à tous et bienvenue dans la 88 e des émissions Ouh Ouais, putain, mais ils sont pas du tout... C'est incroyable Les parisiens sont chiants Mais un voyage dont le jurat a gagné, t'as pas rencontré <rire> Ah oui, c'est vrai que la, la finale, c'est... Et oui, puisque c'est le grand tournoi de la désémission émissions C'est 3 C'est le 8ème des finale, il 3 Avec donc quatre candidats parisiens qui vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale et ensuite pour les demi-finales dans le Jura ou, ou la centaine de... des émissions pour la finale. Qui vont tenter de pas se qualifier sans la finale. Qui vont tenter de finale. Mais de perdre en finale malheureusement ah, comme c'est dommage. Sauf que le finaliste il sera qualifié pour les quarts de finale. Ah, oui que mais les deux alors, premiers euh, se qualifiés pour leur quarts de finale. Le pire c'est quand même Alix qui va perdre et qui va quand dans le Jura hein. Putain Oui c'est vrai <rire> sa vie Et on a donc comme candidat non Alix Bonjour Alix Bonjour Ça va Oui ça va Deux victoires dans les deux émissions 23 et 83 Donc la prochaine c'est dans la 143 La ça 16 attentes Non Trois deuxième place, 3 3e place et huit quatrième place C'est toi en conférence Ok Fred, quelle heure Bah manque plus qu'une neuvième <rire> Je manque plus qu'une neuvième dernière place et puis euh, je serai bien La boucle bouclée oui. Très bien on a aussi Aude, bonjour Aude Bonjour Deux victoires dans les démissions 57 et 58 as gagné que sur le cinéma d'ailleurs Après sinon c'était une troisième place et trois quatrièmes place J'ai écrit un livre sur le cinéma C'est vrai Il s'est bien vendu Merci Aude On a aussi Bastien, bonjour Bastien Bonjour ça tu T'es heureux d'être là Deux victoires dans les émissions 20 et 35 Quatre deuxième place une troisième place et deux quatrièmes place Oui, oui, oui, c'est ça Voilà, si tu souhaites tes stats Mmh, ouais. Très bien Et on a aussi une personne qui a une troisième place Mais qui est notre Lucky Loser Parce qu'il nous offre un super logo ah pour le ouais, tournoi sur Inspiré du grand tournoi Le film avec Jean-Claude Van Damme Que, ah oui. couvert, mais mais que euh... Paul m'a dit mais tu ne connais pas ça Et c'est donc oui, euh Vincent Bonjour Vincent. Vincent. Ça va ça va, toi ça va très bien Tu es heureux d'être là super. Tu ne sens pas trop de tel mec euh... tu voilà. Un peu là, est <rire> Mais nique-leur leur gueule J'ai fait mais que exactement. des sur toi Non, mais en fait, non, parce que j'aurais... Enfin <rire> Donc voilà, les deux finalistes de cette émission sont qualifiés en quart de finale Et il faut savoir que le vainqueur de cette émission aura un bonus de 3 points au début de la prochaine est aura un cadeau Il y aura un cadeau bien sûr que je vais aller chercher quand on a, qu on a fini de, de rendre, sur la bouteille Est-ce qu'on a droit de rendre des cadeaux par contre ah. cela te tu pas Parce que celui sur euh, les nains là franchement C'est qui ne rendra pas T'as un le le stylo il est trop stylé Bah on a regardé euh... tu Comment tu t'appelles le film Rewon oui. Mais pas pas... Elle voit des nains partout En en boissons, violets, C'est théorique. Le pire film de toutes les. Ah lol. <rire> gagné aujourd'hui. c'est ah ah, un bol, c c bol Breton. Ah, ah oui, c'est avec écrit des Franck dessus. <rire> c'est un... appelé Franck, <rire> c'est super. Mais Moi, ça fait bon ça écrit Franck, je sais pas pourquoi. <rire> à quoi Ça Et oui, aujourd'hui, aujourd il y 10 ans, les 10 ans de la mort de Philippe Nikolić. Il est mort depuis petit temps, petit temps je trop vite. Mais est-ce qu'il est mort avant ou après du Gogol Ah, non, le vieux. Non, à... oh, il y a 15 ans. Ouais, ouais, facile, ouais. Oh, oui, oui, oui. Déjà. Oh, ouais, ouais, ouais. Marshall, mm -hmm. Voilà, donc un bol le... breton Franck, a gagné que j'ai dégoté sur le la brocante de Mortocolibuf. Ah, on l'est voilà. Voilà, ouais, salut, je vous si écoute. En fait... <rire> si là-bas. Que... Petite délica à, à, oui, <rire> à la sœur de ma nounou. vas-y, Il l'a acheté à la soeur de ma nounou. Un, un, un, prank, ah. génial. C'est un bol breton mais les faire normandi quand même. Ouais, bon, c'est comme le Mont Saint-Michel. C'est un ça. bol normand un bol. Bol breton bah, ça s'appelle un bol breton ça. Bah, il est japonais. Ça s'appelle bol non il mange regarde il y a des pommes en orb que moi demain j'ai une réunion à 11h donc euh... <rire> On commence donc Et c'est ça Moi bois pour ce petit riche. Tonic et bol jingle. Elle est longue Elle a des choses à dire, excuse-là <rire> Moins un point pour ceux qui trichent Les règles du jeu, 5 manches, on a le début, après on a la suite, un éliminé à la fin de la suite, le milieu, la presque fin, un autre éliminé, et on a la fin. moi un point pour ceux qui trichent, c'est la 8ème fois que je l'ai et on commence par le début. On commence donc par le début, 3 questions de rapidité, des questions longues auxquelles plus vous répondez tôt, plus vous marquez de points. Pour répondre, vous dites bien votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole et vous n'allez pas le de répondre deux fois de suite. Première question, c'est une question tournoi. Puisque dans le grand tournoi de la démission, il y a toujours une question tournoi au début. super Donc c'est une question sur un... Tournoi. Yeah. Pour cinq points, quelle compétition Anton Gessink a-t-il remporté en 1961 à Paris et Il Je connais pas, je crois. C'est dommage, c'est une belle histoire. Alex, oui un tournoi de poker. Non. Elle est chaude, Toujours hyper rapide. Hein. Pour 4 points, oui. Un tournoi d'échecs Non. Pour 4 points, même si c'était ça, il faut un peu plus précis qu'un tournoi d'échecs. Ah, parce que ah c'était ça un... Non. Genre le tournoi d'échecs de Paris Genre là, où les championnats du monde d'échecs, ou les championnats de France mmh. d'échecs. Ah, parce qu'un championnat, c'est comme un tournoi pour toi Oui. C'est un tournoi à la fin. Bah, ça ne s'appelle pas tournoi. Merde. Pour 4 points, cette victoire du Néerlandais ayant provoqué un séisme dans ce sport. Un séisme Oui. Pas littéralement, ça <rire> <rire> va. Quelle compétition Anton Gessing a-t-il remportée en 1961 à Paris, cette victoire du Néerlandais et ayant provoqué un séisme dans ce sport, pour trois points, à tel point qu'il est à l'origine de la création de catégories Ex-Championnat oui. de France de curling. Non. Vincent, oui. le tournoi international de Paris de judo. De championnat du monde de judo bonne réponse Bravo 3 points pour Vincent je me suis que c'était un truc en dispo qui n'avait qu'un handicap oui la création de catégorie de poids dans le sport parce qu'il était beaucoup trop balèze pour les autres et en plus ça a été le premier européen à battre un japonais en compétition en judo genre il faisait 120 kg c'était vraiment un golgoth il n'était pas au on a regardé les championnats et du monde des hommes forts avec Rewen <rire> il tirait des camions, c'était fou. J'aurais dû assurer pour le son de son anniversaire. Le chômage est vraiment quelque chose de grave N'hésitez il... <rire> pas trop du travail. C'était trop cool. <rire> Ceci est un message de pole emploi. <rire> <rire> Deuxième question donc, Vincent a 3 points les autres 0. Bravo. Pour 5 points quel lieu unique aujourd'hui en France Alors, quel lieu unique en France aujourd'hui Trouve-t-on à Essom sur Marne, commune de l'Aisne Quel lieu unique en France aujourd'hui trouve-t-on à Essome-sur-Marne commune de l'Aisne Bastien, oui. un village sans électricité Non, mais c'est pas bête Ça avait l'air comme un peu... Quel un quoi non. Quel lieu unique lieu en France aujourd'hui Dans l'Aisne, c'est où C'est juste au-dessus de la <rire> Pour quel points Ce lieu ayant également existé dans le passé à Hagondange en Moselle, à Saint-Denis et à Saint-Etienne. Lieu ces lieux quoi Ce lieu ayant également existé dans le passé à Agondange, en Moselle, à Saint-Denis et à Saint-Etienne. Pour trois points, avant que ces rues ne soient rebaptisées car elles portaient le nom d'une personne dont l'image de libérateur... La personne ne répond parce que personne ne veut participer à ça. <rire> comme... <rire> Quel lieu unique en France aujourd'hui trouve-t-on à Essam-sur-Marne, commune de laine Donc ça, y est que à Essam-sur-Marne qu'on trouve. Avant, on pouvait aussi le trouver à Agondange-en-Moselle, à Saint-Denis ou à Saint-Etienne. Mais les rues à agondange saint denis et Saint-Etienne ont été rebaptisées. Donc mmh. du coup, c'est une rue qu'on cherche. Si vous avez... Vincent. Oui. Dans la rue du Manchal-Pétain. Non. Ce que Car elle portait le nom d'une personne dont l'image de libérateur... Trois petits points. Quelqu'un tente sa chance ou je passe aux deux Euh... Attends, attends, attends, attends. C'était un libérateur le maréchal Pétain. Mmh. Oui, mais oui, c'est ça du coup, ça marche pas. <rire> Il y a plus de répète euh... en France. Euh vas-y, continue. Vas pour deux points, cette image de libérateur a été détériorée au milieu du 20e siècle. Du coup, c'est pas jeune là. Ouais, ben si, du coup, c'est forcément un truc comme ça. Euh Hitler. Mmh. <rire> pour un point, Bastien Laval. Bastien Lamal <rire> <rire> Non Pour un point, particulièrement après la mort de cette personne en 1953 dans sa dacha de Kunzevo Alex Oui euh, Putain, putain c'est Lénine Non, c'est oh, Bastien Bastien oh, ouais, ouais. Staline J'allais dire Staline Non, ouais. précis ta réponse Et bah, Joseph Staline Non mais c'est quoi qu'on cherche à la base à la rue, Joseph voilà. Staline Bonne ah, réponse fait... Un point, il y a encore une rue Staline en France, ouais, dans l'Aisne À côté de la rue Roosevelt et de la rue de Gaulle. Enfin, du boulevard de Gaulle. Allant, allant de la rue Churchill à la rue Roosevelt. Voilà, c'est ça. Et après, à côté, le Elle boulevard la général de, de Gaulle. L'avenue du général de Gaulle. Exactement. Avant la dernière question du début, on a trois points pour Vincent, un point pour Bastien, zéro pour Alex et Aude. Et il est l'heure de passer à la question Co. La question Ouh. Co. La question à la question e. I. <rire> à la question Coquine. Merci, Alex. <rire> J'avoue, tout seul. <rire> oh, la ouais. Ah, la vache. Pour 5 points, pour quelles raison connaît-on Marguerite Stanal, dite Meg Pour quelle raison connaît-on Marguerite Stanal, dite Meg, Stanael, dite Meg Ou Megu, on l'appelle aussi. Megu Non, c'est pas... juste Meg. Pour 4 points, salonnière et demi-mondaine parisienne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Pourquoi la raison connaît ton Marguerite Stanheil, dit Meg, salonnière et demi-mondaine parisienne de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle Elle est quoi, salonnière Elle va dans les salons Comme la peinture, ça la coiffure. Euh... Aude. Pour trop, hein C'était une grande courtisane Non. On la connaît pas parce que c'était une grande courtisane. <rire> Bastien, c'est pas elle qui a qui s'était appelé Félix Fort là et qu'il l'a qui tué du coup. Ah, c'est une très oh bonne réponse à la chias. Chat papa Messi En effet, c'est la femme qui a fait une fellation en président de la République Félix Fort et qui a fait Félix Fort qui est mort après la fait pendant la felation. Ouais. Voilà. Tu ah, comprends ah, Ouais, c'est dire que je connais bien Félix Fort quoi. Mais c'était quoi son sœur, surnom qu'il lui a été donné du coup à cette femme pour le reste de sa vie La pipe meurtrière. Pompe funèbre. <rire> ah mais là c'est un cœur joie là C'est Clémenceau qui avait dit de, de Félix Faure qu'il voulait être César il a fini pompé <rire> <rire> On a été dirigé par des gros quand même <rire> A la fin du début on a donc 5 points pour Bastien, 3 points pour Vincent, 0 pour Alix et Aude Et on passe à la suite La suite, c'est trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente Un point par réponse trouvé et un éliminé à la fin de la manche En première liste, je vais vous demander de me citer Un des 50, un des 50 plus grands départements français de par leur superficie Liste dont les candidats de la Désémission 87 n'ont pas été foutus de trouver une seule réponse Du coup, je la réutilise dans celle-là attends, ah, attends, attends, attends, tu peux revenir la guère Un des 50, 50, 50, 50 plus grands départements plus français. français par la superficie sauf Sauf la Guyane qui est première Donc c'est... Euh... Les départements, il euh, y a, ah, y a Dom tout. Bah, oui. Bah, oui. Dom. Dom, ça veut dire... Ils département, ils sont il faut pas dire des régions, en plus. Non, ouais. <rire> <rire> tu, tu peux dire des pays aussi, mais c'est <rire> pas... Non, si tu veux mauvaise réponse, c'est <rire> un problème. ils ont, ont rien trouvé Non, ils n'ont trouvé, aucun. En fait, le <rire> premier s'est planté, et du coup, c'est... Ah non, il y a 4 sont plantés. C'est Bastien qui commence, comme elle est plus de plantés. Bien sûr que l'Algérie, mais... point, c'est une triche. Donc, on parle de départements. <rire> je, exemple, exemple, je sens bien... que je vais la réutiliser en fait, Tu peux dire Paris si tu veux. Oui, mais non. Et eh ben euh, je vais commencer avec l'Indre-et-Loire, euh... la maison 41e l'Indre-et-Loire. Bonne ah, réponse. Voilà. Oh <rire> euh... Le cher. Le cher, tu <rire> fais 15e le cher. Bonne oh, réponse. Oh, oh. Alex est haut la première qui donne une réponse. Euh... Alex. Le Finistère. Le Finistère, 27 e C'est pas le même niveau que dans le jour, Alain. Aude. Pardon euh, Laure et, Pardon Laure -et, Laure -et je crois que t'as dit, l'un de la voir. et, -et c'est une réponse, Aude. Bah oh, voilà. <rire> Bastien. Eh <rire> ben... Je vais faire plaisir à capitaine putain à donné, j'étais le Cantal. Le Cantal, mauvaise réponse. Ah putain, vais... ah, quel con, ce mec. <rire> <rire> <rire> euh, Vincent, je vais dire Lyon. Lyon, 12 e Ah. Ça, Alix Le doux le doux Mauvaise réponse oh Du coup t'es le dernier dans la liste On aura trois réponses, tant que tu réponds bien Tu marques un point euh, Les Pyrénées-Orientales Pyrénées-Orientales, mauvaise réponse <rire> Est-ce Est qu'il y avait la Picardie La, la région. Manche ah oui. euh, Je vais essayer de vous trouver le top 10 La Véran qui était 6ème, la Côte d'Or qui était 5ème La Dordogne 4ème, la Gironde 2ème Les Landes 3ème la Marne 8e, il y avait puis de 9e, Saône-et-Loire 7e, voilà. Il y avait n'y voilà. avait pas les Yvelines, il n'y avait pas de région parisienne. Non. Voilà, donc ça fait 5 points, euh, 6 points pour Bastien, 5 points pour Vincent, 1 points pour Alix et 0 pour Aude. Ouh Ouh en deuxième liste, je vais vous demander de me citer Merde, un mot... Jeu, je <rire> un mot se trouvant dans la vidéo... <rire> Un mot se trouvant dans la vidéo de consigne de sécurité Air France en français, disponible sur YouTube Oh... SAUVE SÉCURITÉ Oh la vache Et c'est ça ah, qui commence, toujours. Et ben siège Siege, c'est une bonne réponse. Toboggan Toboggan pour Vincent. C'est une mauvaise réponse, Toboggan Il prend ouais. pas des toboggan de sortie est ce que techniquement, t'es devant ton ordi, dont je pense que tu... Mais oui non, il en prend pas Dur Ah, c'est dur Alix, il est une troisième liste, envie, pour l'instant on parle encore de l'avance Ceinture Ceinture, c'est une bonne réponse d'Alix Attache Attache, c'est une mauvaise réponse Quoi Les ceintures s'attache et se détachent Oui mais là c'est sur Youtube Bastien Je suis mauvaise oui. Personne n'a jamais fait zéro dans la deuxième liste, on sache que Si tu veux rentrer dans l'histoire Consigne. <rire> Consigne Consigne C'est une eh ben, mauvaise réponse, je suis bien content d'avoir ça. Donc du coup, Alex, tu es dernière dans la liste, il te reste trois mots. Tant que c'est parti Masque. Euh, masque, c'est une bonne réponse. Donc voit ceux qui voyagent un peu tout le temps. <rire> <rire> Voix ceux quand les moyens de voyager sont de genre. J'avoue. 30, tu as pas non, de ce genre. Non, excuse-nous, on avait déja... Excuse dit garde pas de cigarettes. Ah, Non, c'est fumé. Moi, j'ai c'est fumé, là. Ouais. Ah, putain. Gilles. Alors, il y avait bonjour, euh, madame, monsieur. Il y avait ah, non, non. <rire> Mais pourquoi t'as pas de ouais Il boucle, il y avait gilet, il y avait avion. Sauvetage. Il y avait sauvetage, il y avait personne. Il y avait sauvetage, il y avait personne. Il y avait il y avait sauvetage, il y avait sauvetage, il y avait électronique, il y il y avait marquage, il y avait eau, il y avait solde. Il mmh. cabine, il y avait c'apostrophe, casse, le, le la, les... <rire> Décollage, dépressurisation, tout ça. Ça fait donc <rire> là, la deuxième liste. <rire> 7 points pour Bastien, 5 points pour Vincent, 3 points pour Alex et 0 pour Aude. Ah, va tenter peut-être... Attends, à tout moment il va faire une dernière question sur la gîme. T'as encore 3 gine, points <rire> a, a, a, Hein Moi des points. Elle, elle a 3 points elle, Il y avait 3 tout à l'heure c'est gentil ouais, dans cette dernière liste de la suite je vous demande de me citer une variété de pâtes sauf le spaghettis oh putain Bastien non, on attrapé, les gars. Ah, ben. <rire> je, je mange que des pâtes hommage, <rire> oui. les Bastien. coquillettes les coquillettes c'est une bonne réponse de Bastien Vincent les penne, penne les penne c'est une alors précise ta réponse Il l'a dit, il l'a dit. Pénérigiaté, c'est une bonne réponse. C'est des Péné, Pénérigiatés. Péné. Alix. Et Tagliatelle. Tagliatelle, bonne réponse. Oh, attention, attention. Les raviolis. Et c'est une bon, ben, ben, ben, bonne ben, ben. réponse. Bastien. Les cannelloni. Les cannelloni. Bonne réponse. Hmm. Non, mais là, ça triche Et un Non, non je regarde pas, je regarde pas. Là, il n'y a pas au moins un point quand ça triche non. un, un moment <rire> Ouais, on enfin va le négatif Aude Je vais <rire> pas mettre non, mon Razan est... pour Alain J'ai pas regardé pas... Il a pas regardé Lazane, enfin bon, euh, j'entends aussi Lazane, c'est bonne réponse, Vincent Alix Il fusille Il fusille, on fusils. pense à eux Bonne réponse Aude Les cheveux d'ange ou encore vermicelles <rire> <rire> Mais euh... T'as qu'il est un euh... <rire> lombat <rire> facile. Oui, bon, ça va, toi. Bon, <rire> euh, ben, je sais pas. Euh, et... Putain, mais tu as été dit de ce que je connais. que 10 secondes. 5 oui, oui, euh... <coughs> euh... secondes. Tout ça parce qu'il veut pas aller dans le jury. 3 <rire> <rire> Hein Et non Pas du tout Non, non Un mot hasard Bah, euh, prout <rire> Et c'est une bonne réponse Ça y est pas C'est à Vincent Les pépés Bonne réponse ouais, Il a une variété, on dirait qu'il donnait des longs plantes <rire> Alix Macaroni Les macaroni, c'est une bonne réponse Mais ah, pas t'alphabet Ah, mais j'adore C'est une bonne réponse <rire> ah, C'est <rire> génial T'as arrêté manger des pâtes à 8 ans par contre, non et <rire> cheveux dents, <rire> les Je mange pas mal de soupe Vincent euh, Les nouilles Les nouilles Mais, putain, mais... Ah, si. mais as que les pâtes italiennes ou Je vais te demander de préciser ta réponse <rire> ouais, Je te précise, c'est nouilles <rire> On se calmer les petits euh... Oui, c'est bon Je me Bonne réponse de Vincent Alix Les farfalles Farfalle, c'est une bonne réponse. pas que les pâtes italiennes, si. Les creusets. va variété de pâtes. Bonne réponse, des creusets. Pop. Vincent. Alors les spaghettoni. Les spaghettoni. C'est une bonne réponse. Alix. et noodles. Je suis en train vérifier, mais non. Oh là là. Noodle et nous, c'est la même chose. Qu'est-ce de... qu'on euh, a le fait Aude Les spätzels. Les spätzels, oh, c'est une bonne plus. réponse. Les knackis oh, oui, Les knackis Les knackis, si, c'est une bonne réponse. Mais c'est base de patates, c'est pas des pâtes. C'est des pâtes euh... Ah, je voulais dire ça. <rire> Tant qu'il y a pas dans le truc, c'est bon. Oh. Vous avez pâtes de lapin, ça marchait. Euh... Aude Qu'est-ce qu'elles ont été dites, Tu vas pas faire un rappel pour mettre la pression à Aude Tout à fait. haut tu as deux points d'élix. Et... Tagliatelle Déjà dit. Et voilà. Vincent, tu es le dans la liste, il reste trois réponses pour étaler ta culture. Je sais pas. Je pas Non. Donc du coup, en fait, oui ce qu'avait dit Anna tout à l'heure, c'était... C'était quoi déjà le nom que tu m'avais dit Capellini. en fait, oui, ce sont des cheveux d'ange mais après tu m'as dit vermicelles. Donc du coup, voilà. Ouais, elle s'était un peu trompé elle a dit deux trucs quoi. Mais elle est combien là Elle est quatrième avec 5 points Elle est donc éliminé Un dernier mot Pas triste Pas surprise Pas contente Pas de mot du coup N'importe quoi, il avait dit prout <rire> Merci de <rire> dynamiser ce, ce podcast euh, On a donc 11 points pour Vincent 9 points pour Bastien 7 points pour Alex Et on passe au milieu Le milieu, c'est trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dont le thème commence toutes par en, en, Cinq questions chacun et un point par bonne réponse. Euh, Vincent, comme de as marqué plus de points sur les deux premières manches, tu choisis en premier entre un lieu, un moment et un autre truc. Rio, en Galice. Et il y a bonne chance. Vincent, quel pays se trouve à la frontière sud de la Galice Galice, c'est de l'heure. Je suis pour l'attard. <rire> non, c'était le Portugal. Vincent, qu'est-ce qu'il y <rire> Montre la carte. Vincent, la quelle ville, lieu de pèlerinage emblématique de la religion catholique, est la capitale politique de la communauté autonome de Galice Saint-Jacques-de-Compostelle. Bonne réponse. Saint Vincent, dans quelle ville de Galice trouve-t-on la Torre de Hércules, dernier phare romain en fonctionnement Saint-Jacques-de-Compostelle. <rire> <rire> Il l'a vu tout. L'île de Brière. Non. Ah, je vais pas écouter à la La Corine. <rire> Je suis concentré ouais, sur ouais, ma, ouais, ouais, Je me sur ma foot série, foot moi. Vincent, quel chanteur espagnol aux origines galiciennes a été gardien de but de l'équipe réserve du Real Madrid avant qu'un grave accident de voiture ne lui paralyse les jambes pendant un an, un an et demi Jean-Pierre François. C'est qu'il est qu obligé à renoncer à sa babe. carrière de footballeur en 1962. Dave. Non, c'était Rullo Iglesias. Et enfin, quel type d'instrument est la gaita Galega La gaita Galega, instrument traditionnel galicien. La guitare. La cornemuse exactement Ça fait donc un point pour Vincent, heureux <rire> Super. Tire en galice en vacances Ça va aller le non, coup d'avoir le non, de voix sur lui. la première <rire> Il nous reste pour Bastien un moment ou un autre truc Bah... Un autre truc En famille Oula. Bastien <rire> J'ai pas de famille mmh. Bastien, quel nom est donné à la personne la plus âgée d'une fratrie L'aîné Oh, <rire> ouais. Ça mérite au moins trois fois Parce que c'était très difficile quand même. Bastien quel nom est donné à la deuxième personne La plus âgée d'une fratrie euh, Le Calais Bastien de quel personnage de la Bible Également appelé Israël Benjamin était-il le dernier des fils Prénom qui est devenu un nom commun pour désigner la personne La moins âgée d'une fratrie <rire> Vous avez compris la question à part la dernière phrase Merci. De quel personnage de, de la Bible Également appelé Israël Benjamin était-il le dernier des fils Mais tu l'as dit Mais si tu viens de le dire, si dire, dire. Peut-être Benjamin était le dernier des fils Mais c'était pas Benjamin là. Non. non je veux le nom du père de Benjamin, non, Benjamin. Le père de Benjamin ah. est un personnage de la Bible d'accord voilà. le, pa le papa il est également appelé Israël Foulo. Et donc Le dernier de ses fils c'est Benjamin C'est pour ça qu'on dit que c'est un Benjamin le dernier d'une fratrie Du coup, tu veux le père de alors Benjamin J'ai encore moins compris qu'la première fois. bien monsieur, il était papa, <rire> oui. Donc, de plusieurs enfants. Oui. Le dernier, il s'appelle Benjamin. Il s'appelle Israël, le monsieur. Oui, ou alors le nom que je te demande. Ah oui, d'accord, c'est la même personne. Quand je dis également appeler Israël, cest dire que c'est... Ok, il a eu son dernier, il s'appelait Benjamin. C'est pour ça qu'on dit que Benjamin, c'est le dernier d'une famille, du Et en fait, il ne pas vraiment Israël. Non, il s'appelle Israël, mais il s'appelle surtout... Abraham. Jacob. Ah, je sais pas long. <rire> C'est un nom dans le genre Qui est le frère du père de la sœur de mon frère Alors attends, j'ai le droit à combien de minutes pour réfléchir bah, pas sympa, Ah bah non <rire> Non t'as une petite trentaine de secondes Qui est le frère du père de la sœur de mon frère Qui est le frère Putain j'arrive pas, à les deux premiers rangs déjà j'arrive pas Le frère du père de la sœur de mon frère La sœur de mon frère Bon, c'est ma sœur, le père de son frère. C'est mon oncle. Bonne réponse. Ouais, ouais. Et enfin, quel est le nom de famille, est quel est le nom de la famille qui est... <rire> ah ouais. quel le nom de la famille qui est suivi dans la série En famille diffusée sur M6 bon, je ne sais rien. Euh, Abraham. <rire> euh le Kireleck. D'accord. Oh, bah... c'est euh... dans la thématique Bonne Bolnorme. Ça mmh. fait donc <rire> Trois points pour Bastien, un point pour Vincent. Alix, il te reste un moment. En trinquant. Ah. Alix, dans quelle langue ah, Trinqué. trainé. Oh là, oh là. On pas des points Non ah, enfin, oui, oui, oui, vous êtes reparti zéro là, là tu 3, il c'est du qui éliminer sauf si Alix fait moins bien. Ah mais oui, non, c'est après encore la presque fin. Ah mais j'avais oublié. 3 sur les barres, c'est craque net. Alex <rire> non, je croyais pas de toi, je croyais l'émission. Mais c'est ça mais <rire> il dit cette galier Alex Dans quelle langue trinken trinquer, Dans quelle langue trinken à l'origine à l'origine du verbe trinquer signifie-t-il boire Dans quelle langue trinken à l'origine du verbe trinquer d Signifie-t-il boire avec un t Allemand. réponse. Alex En allemand, quelle lettre du mot prostit ne prononce-t-on pas dans la formule consacrée au fait de trinquer avec une personne. Ah, C'est-à-dire que... Ça quand tu le lis, qu tu, tu, tu dirais c'est prosite. prosite. Voilà, mais quand, si, c'est prosite quand tu le lis, mais quand, tu, quand on le dit, il y a une lettre dans tout ça qui n'est pas lite. Laquelle... Donc soit tu dis rosite, soit tu dis prosi, soit tu dis dosite, <rire> soit tu dis... Prosite, soit tu dis <rire> Tes questions sont aussi claires côté texte. Oui, ouais. euh... merci. <rire> c'est que des premiers gestes. Je te demanderais bien de corriger, mais après tu seras... Oui, je ne pourrais plus participer, quasiment... Probablement j'ai dit prosite. Non mais il y a une lettre que tu me dis pas. Le thé. Et C'était le I, c'était le I qui dit proste. Les proste. Alors ah, putain, proste. Oui. Allez. Euh vraiment langue, toi de toute Premièrement. Ah ouais, putain merde. Mmh. il avait 3945. <rire> <rire> Aussi. <rire> Alex, quel est le sens figuré et familier et familier du mot trinqué Quel est le sens figuré et familier du mot trinqué Donc on connaît le sens trinqué. Georges et Grave trinqué Voilà. Ah oui. Quel est le sens quoi Le sens figuré et familier du mot trinqué. <rire> Georges trinqué Grave. Ouais, ouais voilà. T'as pris cher <rire> J'aurais dit euh... pareil. Alors ouais, ouais. j'ai peut-être un dommage à des règlements, <rire> mais bon... Euh, Su assez... Subir un dommage C'est bon. Ouais. Bonne réponse. alix de quel pays revenaient les soldats français Attention, concentre-toi. De quel pays revenaient les soldats français ayant introduit l'expression « chin chin » en France au 19 e siècle <rire> Pays où cette expression signifie « je vous en prie » et est utilisée pour inviter quelqu'un à boire. Ça sent un piège. Mais oui, ça peut pas être ça. <rire> C'est pas les chimotines. <rire> les soldats. Non, des... De quel pays on des soldats Non mais c'était des soldats. Oui. <rire> oui. Oui. Ouais, mais... ta réponse. Ah, non non, ah, oui, non, non, mais... non, non c'est ah, pas la réponse. Euh du Japon. Et non, c'était la Chine. Mais <rire> c'est dit que ça allait pas être ah, la... la beauté du racisme, j'aurais dit Chine, dit Japon aussi. <rire> mais non. Et enfin du Alex, coup, vous direz pas de Chine -chin que vous traînez dans ce jeu. Bye. Voilà. Come Quand on a été en vacances, qu'on est rentré il y a deux semaines, maintenant déjà là. Ah, c'est pour ça, il est tombé J'ai perdu mon noix. Tu vois j'ai bronzé. <rire> D'ailleurs, Alex... la France est qualifiée pour euh, la finale, la finale. finale de Oui, <rire> c'est vrai. Tu avais connaître André Partier. Ah, ouais. <rire> Alex, quel chanteur, né en 1929 et décédé en 2004, interprète la chanson « Chin » chin en 2004 dans son album « Chanson Xo » Il est en quelle année En 2004, il est décédé. C'est pas Philippe euh... Ah, bon. C'est pas possible, Nicolette. Ouais, je sens ça moi. Attends, on en parlait tout à l'heure. Tin tin, tin le Barchon, est-ce qu'il a moins Bah c'est a dit quoi J'ai rien dit. Tu entendu un truc Non, bon ben tu vas prouver. Carlos. C'est ça que ça dit Carlos. J'ai rien dit moi. C'est pas C'est Claude Nugaro. Ouf, j'aurais dit mieux. Ça fait donc 3 points pour Bastien, 2 points pour quelle année, Carlos Il est dans ses Non, pour Alix, parce que moi, j'ai perdu. Pardon, pour Alix. vous confonds arriver. souvent les tout deux. Tout le monde merci. La presque fin, c'est trois catégories homophones, cinq questions chacun, 1 point par bonne réponse. Les thèmes, c'est 20, 20 et 20. Vincent, toujours, qui choisit en premier. 20 parce qu'il 20 ans oh, oh. ah, oh. oh, oh, oh. Hasard Coïncidence mmh. Je ne pas. 20. On rigole maintenant, ou on attend un peu. <rire> <rire> Même la boîte Oh, regarde. c'est la 18e fois que cette blague est faite, dis-donc. Oui. Ou ouais, ça sera en 8e. Enfin, 8e. 88e là. Bah, attends, la 100e à Bah si. Alors, en 8 de finale mec là. Ouais, non mais après euh... après les ah, oui, 16, euh... ah, on est en première huitième, en première huitième troisième, tu avais écouté un peu ce que je au début. Oui, désolé, j'écoute que quand tu me poses des questions. D'accord. Vincent. Oui. Donc 21, 22 ou 23 Oui. Arrête Paul, je te jure. 2 2 20 20 Quel autre nom est donné aux dents déciduelles qui sont au nombre de 20 chez l'enfant Et dents de lait Bonne réponse. J'espère qu'il y a un thème 20 dizaines. <rire> Le mieux dans ta réplique, Bastien, c'est que là, il s'en bouffe les coudes et pas la mort. Avec la réponse. <rire> Ou, <pas. rire> Ou <pas. rire> euh, Pour quel diagnostic les pays anglo-saxons utilisent-ils le 20 comme index de mesure 20 sur 20 signifiant qu'un individu peut voir à 20 pieds. J'ai aussi de la vue. nous on a des 10 sur 10 ouais. et dans les anglo-saxons c'est 20 sur 20 fois. 20 cent quel département français porte le numéro 20 jusqu'en 1976 la date Corse. à laquelle il a été séparé en deux la Corse bonne réponse. Oui, ah, mais bon c'est facile, es il est en pleine L'âge d'art mmh. en 1963 <rire> Vincent, quel château <rire> représentait Quel château représentait le quart De l'actuel 20 e arrondissement de Paris Château qui a donné son nom au quartier Où il se trouvait à l'époque Non, quelqu'un là Attends, répète Quel château représentait le quart De l'actuel 20 e arrondissement de Paris Château qui a donné son nom au quartier Où il se trouvait à l'époque Attends, le 20e c'est où bah, le 20 enfin, beta et tout ça, ça c'est non. Jubique, euh... Ouais, c'est en bon, plus dans le C'est minimum montant. D'accord. Et château, c'était un château ou château, château. Mmh. château minimum montant. Mmh. Et enfin faveur dans l'ancien système monétaire du Royaume-Uni Que valait 20 shillings. Une livre, Ça fait donc quatre pour l'en Bravo. Mmh. Oh projet ça fait combien au strike 5, 5 en tout. Bastien tu as 3 et Alix tu as 2. Donc il faut que je fasse 3 droit. Donc il faut que tu fasses euh, 3 oui, en effet. Il y a tout au Bastien oui. 20 ou 20 Mais du coup 20, vois, 20, 20, 20, 20, 20. Le, le 1. Vincent quelle est la contenance non, ça, voilà, est... moi c'est Bastien. Bon, <rire> mais je 20 du coup ça me oui, stress. c'est 21 mais il y a pas 20 avec les trois thèmes, c'est 21, 22, 23, 21 <rire> Incroyable. Bastien. <rire> Quelle est la contenance en centilitres d'une bouteille de vin standard 75 Bonne réponse Il a regardé sur la table s'il n'y avait pas une bouteille pour voir que Non, non, bah excusez-moi, une bouteille de chardonnay, voilà, je connais un peu Le mec Bastien, comment appelle-t-on la science qui a pour objet l'étude et la connaissance du vin La viticulture Le monologie Le oui, moi je suis sur un thème vin le vin, quoi Ah oui, non mais il le... Non mais il le précise pas donc j'attends la dernière décision. C'est normal que tu dises sais ça. Non, mais après que tu es choisi Genre c'est à cause de euh, ça euh, que tu as euh, répondu euh, viticulture. Non pas du <rire> tout mais c'était Bah c'est ça que mes réponses, parce qu on a pas le récipion était le plus utilisé dans l'antiquité pour le transport de vin. <rire> <rire> oui, les amphores Bonne réponse. Les amphores. Les ils sont vraiment trop brillants. Euh... Vrai, Bastien, qu'est-ce qu'un vin tranquille Au Aucun... calme. Un vin OKLM. Euh <rire> c'est un vin qu'on a laissé euh je pas genre sans le boire plus de 10 ans, crois, Non, c'est un vin sans bulle. D'accord. Exactement. Et enfin Vincent Tu peux mais... pas, pas t'appeler Vincent <rire> Non, non c'est vrai. Bastien. D.V. <rire> Bastien, si tu réponds bien, t'en final. Quel cépage noir est le plus cultivé au monde avec 336 000 hectares en 2018 des questions pour Anna, je fais un regard d'être très pire dans son <rire> poteuil. Quel est ouais. le plus cultivé dans au monde, noir. avec 330, 336 000 hectares en 2018 <rire> euh, quelle cépage noire euh, J'ai je tiens pas... à le le vin non. rouge, je sais pas moi. <rire> <rire> oh là le là, Merlot. je non. te non. lance la mode le de fume. Mmh, T'aurais dit Pino. quoi Le Elle dit le Pinot. Pino. Pino. C'est le Cabernet Sauvignon Cabernet. Voilà, bah voilà. Tout le monde s'est foutu de ma gueule Au final, il n'y a personne qui a répondu <rire> Ça, Ça, fait fait Ça fait donc 5 points pour Bastien 5 points pour Vincent Sachez que si ex éco entre vous, c'est Vincent qui va en finale Parce qu'il a mis le plus de points sur toutes les émissions oh, okay. Donc en gros, Alix Si dessus. tu mets quatre bonnes réponses sur 5, tu, Monsieur, tu allez, Alex, allez, allez, Max, allez, allez, va en finale Allez Alix, allez On croit en toi Alix, comment pourrait-on traduire Véni Vidi Vici pour passer simple L'indicatif en français C'est <rire> bon Donc ah, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu Ah c'est au passé composé mmh. ah, oh. C'est le modèle passé simple d'indicatif ah. Je vais la vraie Ah Je vins, je vins, oh, je vins oui. Attends le passé simple ouais. Mais pourquoi c'est le bah, Non mais, t'as répondu, bon alors, ah. Juste je, pour, Je vins qui Bonjour soir <rire> C'était je je vins. Je vins, je vins je vins Je vins, je vis, je vins qui Exactement Ah, C'est con ce Alors... cool que t'es pas pris ce thème, Bastien Hein C'est con que t'es pas pris thème, Oui, bon, non, je pense pas, j'attends de voir les questions d'après, mais... Il faut un enfin, un chlem Un petit-chlem, du coup. Oui, en un petit-chlem. Petit Alex, comment écrit-on le mot vin quand on parle de quelque chose d'inutile qui ne produit rien V-A-I-N. Oui. Combien vaut le mot vin au singulier, au Scrabble Bah ça dépend sur quelle casse tu le mets. Si tu mets sur case, il oh, oh, une case qui compte double. OK, une case on va dire euh... 20. Non. 12. Non. non. 7. Le, le V, v au 4 et les autres à une. Non. Bah, ça fait, ça le... fait 6 du N niveau 2 le, Gévo le Gévo 3 deux. ça fait 7, non, non 20 à V N. Ah 2, là, là, v euh... Oula, je... <rire> pas le G N. Oh le G. Tu osé celle-là. Oui non, c'était vénale. Ah elle venait, toi, de... elle venait de répondre. Alors du coup elle, ah elle c'était avec le gien. C'est pour ça dis, ouais, bah, si tu fais, si tu fais euh, le grand schéma d'après, après-midi on discutera. Alex, qu'est-ce qu'une personne vénne c'est une personne vénale. Euh... Non. C'est une personne euh... <rire> <rire> une personne comme toi. Tu es occupé. C'est une personne en tête de vanité Bah c'est ça voilà. Vénal une... Ça veut pas dire Vénale. la même chose Et enfin Alix au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime Qu'est-ce que la veine pâture C'est un, un peu de telle pute La veine pâture C'est un peu stérile euh, La veine de Jules César là sur le fond <rire> Non c'était un droit d'usage qui permettait de faire paître gratuitement Son bétail en dehors de ses terres Tout à fait. On a donc euh pas fin, 5 <rire> points pour Bastien et 5 points pour Vincent et 3 points pour Elix, un dernier mot et... et on a donc la finale Bastien Vincent. On arrive donc à la fin et on remet les compteurs à 0. La fin, c'est 10 questions qui vont de 0 à 9 et qui ont un rapport avec le chiffre qui, le, euh, qui concerne la question ou la réponse. Une bonne réponse à point, le premier à 3 points à gagner. Une question dont le numéro est choisi par du qui était été éliminé en premier, peut valoir double. Si vous tombez sur ce numéro, je vous mmh. pose le début de la question. Et si on n'a pas envie de répondre, machin, je ne sais pas quoi. Si oui. vous n'avez pas envie de répondre, ah, rien compris, il se passe Et rien. Il rien. expliquera les si il pas pas la situation Si vous avez envie <rire> de... Et si vous dites que j'ai envie pas de... <rire> de... Si envie de... <rire> de... Il a envie que ça accélère. Je crois, crois. Euh, je crois pas, non. Et donc si vous décidez d'aller au bout de la question, parce que Vincent, il ne l'a jamais fait, cette règle, je sache... Si vous décidez d'aller au dé au bout de la question, si vous, vous répondez bien, c'est plus de Alix, <rire> ta gueule. Et si vous répondez mal, c'est moins un Mais bon, Alex on, a, on aura le temps parler. Parler. Celui qui a marqué le plus de points sur être toutes être les dessus. manches, celui qui a marqué le plus de points sur toutes les manches, choisit enfin. si l'épreuve se joue la rapidité ou chacun son tour. Et c'est Vincent. Rapidité ou chacun son tour. Rapidité. ou ouf Vous dites bien votre prénom, vous attendez que vous donne la parole. Je vous rappelle qu'il y a un bol franc qui a gagné. Je ne sais pas si vous connaissez si un bon... A... Si on répond pas bien... Est-ce qu'on a le droit de répondre plusieurs fois ou c ah oui, oui, oui, oui. Il y a pas de moins, Sauf non. pour la question double, la fameuse. Donc okay. on expliquera ça. Mais... On oui. va ah, le droit de répondre deux fois de tu oui Vincent, choisis un chiffre entre 0 et 9, s'il te plaît. 2. Euh, 2 Quel organe représente 2% de la masse du corps humain, mais 20% de sa consommation d'énergie Premier qui me déhabit. Aude. Vincent, oui. cerveau. Bonne réponse. C'est le premier à ça Oui. Tu écoutes vraiment pas, c'est incroyable. Comment oh oui. ça s'appelle le jeu cool. hôtel là euh, la Verquiz <rire> euh, Vincent chiffre 130 et 9. C'est toi Pierre Liné Pourquoi ça Vincent qui chiffre qu'il a bien répondu ah. ah, je dis deux, oui. Tu t'y taquelles 3 3 Quelle série Netflix se passe dans un futur où les gens peuvent passer le processus, un test permettant à une très faible partie une très faible part d'entre eux de vivre dans un lieu appelé l'autre rive Merci. Oui. Euh Black Mirror. Non. Appelé l'autre rive ou Maralto en version originale. c'est un truc espagnol. Quelle série Netflix se passe dans Vincent, un... Vincent, oui. stress <rire> Ça rentrait dans le thème, mais non. Ouais, ça. Je sais pas, je lui fais ralé. Où les gens peuvent passer le processus Attends, c'était la question 3, c'est ça Non. non. Bah, attends, attends, on a, a l'heure de réfléchir. C'est bon. Je... Comment dire en espagnol Je viens de le dire. C est c est vraiment... voilà, il, fait, il fait semblant non, de réfléchir. J ai, j ai pas dit, je réfléchis vraiment, j'ai pas entendu qu'il y, a... qu y a un délai. Bah non mais je sais pas du coup C'est 3% Ah oui putain ouais, euh, Du coup, bah Vincent tu continues de choisir Tant que Bastien est... 4 Tant que Bastien est oui. Qui était Thomas Jefferson Qui a lui-même découpé et collé des fragments de quatre des quatre évangiles Pour composer sa propre version de la Bible Vincent Oui Quatrième président des Etats-Unis C'était un président des Etats-Unis, ça me suffisait Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Oh, non, le chat le numéro vert. De... Mais je sais pas si c'est ouais, ouais, <rire> des casse-tête. Ouais. Sérieux. Il d'être poli avec lui en disant Ah mais les ah, oui, parce que c'est les quatre morceaux. Okay. Oui, voilà. Je pour la victoire et la piquette 3-0. La piquette, mmh, la piquette Jack. <rire> je vous rappelle que le vainqueur commence avec 3 points de plus dans la, dans ce quart-final. Moi, j'ai la tête de Ryonne. Du coup, j'avais c'est vrai qu'en plus c'est les deux heures. J'ai pas que tu étais bougon dès le début. <rire> oui, mais je toujours bougon quand je à raison. <rire> C'est mon personnage. Mais elle était euh... déjà qualifiée ouais. pour la demi-finale tout de Oui, l'écart, l'écart. Ouais. Ouais, un chiffre contre 0 à 9. Neuf. Changement de stratégie. Oh. prenez le que là. Quel site internet mis en ligne en 2008 recense un Merci grand Jean. oui, Nangag. Bonne réponse. Oulou Il oh, oh, recense un grand nombre de contenus oh, humoristiques Notamment des mèmes d'un gang Bastien du coup tu choisis un chiffre Alors il te reste 1, euh... 1 il l'a pas dit On va voilà. pas non plus tourner autour du pot <rire> voilà, ça, quand, là... Quel pilote de Formule 1 Champion du monde en 1988 1990 oui. non. Non. Et 1991 pas, A trouvé la mort en plein Grand Prix de Saint-Marin <rire> Le 1er ah. mai 1994 1984 Oui Je vois où il l'a a dit Johnson. Comme je savais le présent, c'est la preuve que je savais. Ça fait donc deux deux. C'est donc la question en or. La question gold. La question gold. Bastien, chiffre entre 0, 5, 6, 7, 8. 7. Quel jour de l'année fête-t-on les Raouls la Sarah, non Alors bon, on a 365 jours à faire, t'es prêt C'est parti, on par le 1er janvier, je te propose Maintenant c'est la 5 le... Bastien, le 3 mars Non, ah. enfin, le 7 juillet Bah ah. oui <rire> Mais, mais toi, moi j'allais dire ça Ah mais oui <rire> non, pas Bah non, bah ouais, le 3 mars C'est <rire> 3, 3, 3, 3 et 3, 6 Et voilà Il un, un, un 7 voilà, On va le C'est la première victoire de Vincent. Oh oh C'est magnifique balle bon bretonne. Bah ouais. ah, oui. Tu vois, tu voulais ça, pas et tout ça, et heureusement parce quand que ça compliqué Et tu vas peut-être aller dans le Jura. Ah <rire> Donc, ouais. bah ça t'est quand même qualité pour les quarts de finale. Ouais, bah le principal est sauf C'est ta grande spécialité, tu toujours Oui, avant premier. Oui. Ah bon, <rire> euh, Vincent, un petit mot pour ta première victoire Toi oh, pas bon, bon Merci <rire> <rire> euh, On se retrouve dans deux jours pour le huitième de finale numéro 4 en attendant, on non, vous retrouver sur PodCloud, Spotify, Facebook, Twitter, Youtube Et plein d'autres plateformes comme les plateformes de téléchargement Par exemple Légal, bien sûr, parce que les, les gens qui piratent, c'est chiant, en vrai, okay, boom, Antoine boom, boom, y, y, y, y, y, y gens, gens vrai, qui ouais. piratent euh, des émissions Ouais, ouais, oui. beaucoup, bah beaucoup, hein. Ils il mettent des, sur des, des, il des questions drôles à la place. <rire> Et, Et du ça coup, ça fait un succès bon. sur TNC, c'est pas leur C'est très chiant, hein mettre des gens riches et tout dedans et ça marche vachement mieux bref <rire> euh, on se retrouve donc dans 10 jours en carliné avec carliné et Gérard Darmon euh, merci en attendant garder la pêche et les pépins et les pépins <rire> attends <rire>